Unité 3. Leçon 2. Exercice 1 Écoutez les enchaînements et répétez A. Une heure B. Six heures. C. Deux heures et quart D. Quatre heures E. Heures. F. Trois heures et demie.